Bonsoir à tous ceux qui écoutent maintenant sur la UDO, la 820 AM, tous les dimanches soirs de 8h à 9h. Je vous souhaite la bienvenue et vous prie de vous installer sur votre canapé ou sur votre véranda, dégoustant un bon plat de poissonnée ou d'un taco bien agrémenté.、Ah, à vous dire vraiment, j'aurais bien aimé être. レボンマテ。 C'est la chanson que nous allons écouter. Les souvenirs sont là pour m'étouffer de larmes de pleurs. c e s beaux matins d'avril, nous vivions sous les toits, tout en hauteur de la ville. Vous qui passez sans me voir, sans même me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir ce soir. J'étends le peine, vous, dont je guette un regard. Pour quelle raison ce s o i r passez-vous sans me voir. Un mot, je vais le dire, je vous aime. sans me v o i r me donnerez-vous ce soir un peu d'espoir? Después de haber escuchado Le Bon Matin de Ville, escucharemos a Serge Lama y Nicole Marte que nos van a interpretar una canción que se titula Laissez-moi partir. Et、avant de continuer, nous allons vous offrir quelque chose de très différent. Nous avons avec nous à la cabine deux surprises. Nous avons la, directora, la directrice de l'Alliance française, la d o ñ a Rosario. La profesora tiene todos los títulos, esa señora. ¡Ay,、oh, capaz! Y también, una sorpresa, la mamá de alma. Una sorpresa bien grande. Y para empezar, voy a pasar el micrófono a, a la a Madame Rosario, que va a d s d i r q u e l q u e s m o t s Atende t z un segundo. Merci, bonsoir à tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous et de remercier notre élève、euh, et ALMA. Il y a Daniel Fouché, notre professeur de l'Alliance française, et bien sûr,、euh, à la maman d'ALMA. C'est un grand plaisir pour moi, comme directrice de l'Alliance française, de constater. Le, le, le très bon qui est le projet d'Alliance française.、Euh, je vous invite à tout le monde, à tous les élèves de l'Université d'Occident et de Los MOCHIS. On vous propose de venir chez nous, de venir à l'Alliance française. Nous avons des cours de français pour débutants, pour les moyens et pour les niveaux supérieurs. Pour moi, c'est vraiment un grand, grand plaisir d'être avec vous. Et je vous souhaite un très b o Une bonne chance avec ces programmes qui a été toujours,、euh, depuis le début,、euh, avec l'effort du professeur、euh, Daniel Fouché, qui a été tout un succès. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci, merci pour toutes les fleurs que vous m'avez envoyées. <rire> je les reçois et je les mets dans un pot avec beaucoup d'eau pour, pour que ça dure beaucoup. Ahora n o s v a m o s a p a s a r el micrófono a la mamá de Alma, que va a decir algo. más. Hola, buenas noches. Me da muchísimo gusto estar aquí y ver a mi hija que está fascinada con el programa. Siente que es una plataforma muy grande para su futuro. Me encanta estar aquí. Me da mucho gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Alma, ¿qué es c u e t a h a í tú? Pues nada, muy bien. No, tiene que decir algo. Bueno. 私たの会私たちの n 話を聞いて、私た l の会話を聞いて、私たちの会話を聞いて、私たの会を聞いて、私たちいて、私たちの会話をの会話を聞いて、いて、私たちて、いて、私たちの会話を聞いて、私たちの会 ¿Qué ha pasado con su ex esposa? Con quien ya no vive más. Esta canción es muy triste. Escuchamos a Charles en su interpretación de Mi en mi rincón. ¡Lo es! Il t'observe du coin de l'œil. Toi, tu t'énerves dans ton fauteuil. Lui te caresse du fond des yeux. Toi, tu te laisses prendre à son jeu. Et moi, dans mon coin. Si je ne dis rien, je remarque toute chose. Et moi, dans mon coin, je ronge mon frein en voyant venir la fin. Lui, il te couve. Fiévreusement, toi tu l'approuves en souriant. Lui, il te guette et je le vois. Toi, tu regrettes que je sois là et moi dans mon coin si je ne dis rien. Je vois bien votre manège. Et moi, dans mon coin, je cache avec soin cette angoisse qui m'étreint. Lui te regarde furtivement. Toi. Tu bavardes trop librement, lui te courtise à travers moi, toi tu te grises, ris aux éclats, et moi dans mon coin, si je ne dis rien, j'ai le cœur. Au bord des larmes Et moi dans mon coin Je bois mon chagrin Car l'amour change de main Oh Non non c'est rien Peut-être un peu de fatigue、ah, Pas du tout Qu'est-ce que tu vas chercher là No, no, une, une vamos a s a も i r de l 一 melancolía para ir con un grupo que nos hace la descripción de Una persona quien por ellos viene de otro mundo. Alain Souchon, Gerard d Armoux, Angelouis Alvaux, Marc Lavoie, t o d o s s o n mis ensembles p o r le faire é c o u t e r l est a y e l est a r l e e l e t a y r Él e ayer. e a y e l Él a y r どうしてもありがとうございます。 Cette manière de traverser, quand elle s'en va chez le boucher, quand elle arrive à ma hauteur, pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et moi je suis tombé e n e s c l a v a g e de ce sourire, de ce visage. Vers d'autres lieux, d'autres rivages. Mais elle passe et ne répond pas. Les mots pour elle sont sans valeur. Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs. Elle a ses longues mains de dentelière. a donner d o n n e r l â m e d'un verre vert, cette silhouette vénitienne, quand elle se penche à ses p e r s i è r e s ce geste, je le sais par cœur, pour moi si sûr, elle est d'ailleurs. Et moi, je suis tombé en esclavage de ce sourire. de ce visage et je lui dis, emmène-moi. Et moi je suis prêt à tous les s i l g e vers d'autres lieux, d'autres rivages, mais elle passe et ne répond pas. L'amour pour elle est sans valeur. Au moins c'est sûr, elle est d'ailleurs Et moi je suis tombé en esclavage De ce sourire, de ce visage Je lui dis, emmène-moi Voir les comédiens, je vous invite tous et toi aussi, tu veux d'accord, d'accord, on va voir les comédiens avec qui avec Charles Azavou qui va nous chanter sa sublime mélodie qui s'appelle Viens voir les comédiens. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade et tendu des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grands remports de t a m b o u r s Devant l'église, une roulotte peinte en vert avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. v i e n s voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens Qui arrive si vous voulez voir confondus les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrête à la fin Si vous aimez voir trembler les amoureux, o u lamentez sur Baptiste o u r rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installez. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. v i e n s voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive les comédiens, on t d é m o n t é leur tréteau, ils ont monté leur e s t r a d e et p l i s les calipos. t Ils laisseront au fond des cœurs de chacun Un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin Demain matin quand le soleil va se lever Ils seront loin et nous croirons avoir rêvé Mais pour l'instant ils traversent dans la nuit D'autres villages endormis les comédiens v i e n s voir les comédiens, les musiciens, les magiciens Qui arrivent bien voir les comédiens Les musiciens, les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens. Les musiciens, les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. a l b a n aimes-tu la plage où tu vas-y souvent? Oui. <rire> <rire> Quelle foi, s quand on m i n v i t e quand je ne v o i s Je ne vais pas seul. Bien sûr, moi aussi j'adore la mer. Je pense que dans ma vie intérieure, j'étais un poisson. J'aime le bruit des vagues, j'aime l'odeur de l'eau, j'aime voir les, pôles, les pélicans, les mouettes survoler nos têtes. En regardant tout ceci, je me sens vivre dans un univers sage et tranquille. Bien, on va revenir à nos moutons. Si, de play, on de fait, on écoutait à l'imbarré et on va à la côte. D'accord? Ok, on va écouter cette chanson, Mon amour qui viendra. Mon、et、amour puis, qui viendra. Et puis on va à la côte. Ok. okay.